Dans vos gueules les facho. On retraite à 60 ans et on ne filera pas d'argent, ça sera plus intéressant si tu la prends à 100 ans. Ouais, mais Macron écrit pas mais il te crève un oeil et il te coupe la merde. Il veut assassiner tout ce qui se rapproche de près ou de loin d'un service public, un ordal de à côté c'est Dora l'exploratrice. Le sec veut dans le vagin de Le Maintenant ce qui est rebelle c'est d'adhérer aux jeunes avec Macron. Par exemple, c'est fugué de chez ses parents mais pour aller à un meeting de Castaner. Ça c'est punk. <rire> Bonsoir, bonsoir à tous. Alors euh, Mitch est absent parce qu'il est en panne, Munet en retard, me voici seul en tête-à-tête tête avec vous. Euh, voilà, donc euh, on va commencer, euh, on va commencer tranquillement cette petite émission. Bienvenue dans Memento Mori sur Radio Gameozo. On va commencer euh, avec un bon petit morceau de black metal pour euh, pour peser l'ambiance. Euh, L'émission sera très metal ce soir. Vous vous en doutez. On va écouter donc Nocturnal Triumph, groupe de black metal qui nous vient des états unis avec le morceau The Hammer of Immateriality. Et on écoute ça tout de suite parce que je sens que quelqu'un arrive. voilà à l'instant c'était Nocturnal Triumph tandis que Mounet nous a rejoint, ça y est je ne suis plus seul ouais, là les, les petits réglages peut-être de volume bon, bonsoir tout le monde bien content de, de retrouver des locaux de, de Gameozo avec deux mois d'absence, ouais. parce que le mois dernier j'étais uniquement euh, par par, euh, <rire> par téléphone notre ouais, ouais. camarade Mitch peut-être faire la même chose oui, je pense que on, on verra Bon, si je ne le fais pas, c'est pas grave Sinon on passera pas. des morceaux au pif, euh, voilà, de de pif. Est-ce que tu n'as pas sa liste Si, euh, j'ai presque sa liste ah ouais. grâce à la ouais, Du ouais. coup, on peut peut-être mettre les trucs bien de sa liste Oui, mais je connais pas grand-chose ah, ouais, euh, ouais. ouais. Mais on, on doit pouvoir deviner ah Il ouais, y, y a forcément des trucs de pop Qui vont être pénibles Pardon, je voulais pas être méchant Euh, donc moi j'ai passé un petit morceau de hip-hop euh, Le groupe enfin le, le gars s'appelle Sticky Snake C'était un chanteur d'Alerte Rouge euh, Qui est un groupe euh, De Brest Je sais pas si ça existe encore avec Brest le titre toujours. existe toujours l'alerte ah, rouge Non, Brest la... Brest existe toujours la... effectivement. Brest, voilà, ouais ça, ça, ça, ouais, ouais là, là, là dessus on est d'accord. Ouais, ouais. Voilà, <rire> donc ça je ne sais pas. Avec le titre Kerigrad du coup en lien euh, un petit rapprochement avec euh, la place Guérin, euh, célèbre place à, à Brest. Euh, voilà, c'est issu de l'album Chant de mine. D'ailleurs, il cherche des dates euh, en mai, s'il y en a qui sont chauds pour les faire pour le faire. Non, on peut pas. Le 7 mai. Il a concert en même temps à Laval-sur-Bologne Et voilà Donc on s'écoute Sticky Snake, c'est du hip-hop militant euh, Vraiment cool Pellegrin c'est un petit quartier de Brest en fait Quand euh, on se connait tous quoi, Je dis bonjour aux anciens, aux jeunes tout ça Ici, et, et, ici il n'y a, a jamais eu pour... Un petit peu émus Je vais me la croire Mais <rire> bourrine Ok Il la plume, les idées créatives. Il y a pas une milliard de succès. Il a, a, béton, a piétons, tu bétonnier à tes arbres. Si t'es ton ses d'arbre. Je veux pas boire vas t'fêter qui. Il y a les chats qui rentrent de soirée. Les géants qui partent au marché. J'sis tout peu et il a toi te faire planer pour ta cuite d'après mon mode pas cher il yeah. y a les palmières yeah. Yeah. y a les prolos qui trace au théf les murchud qui squatent au ga et les bobos qui boivent chez leur vaf yeah. Y a qui si ta picole chez Fleurisnicker cho te laté à 2 euros bigur motriceque y a les tieurs à l'oreille cacé ouais. Y a les dealers à l' thème Y a les petits jeunes qui viennent s'en lacer il y a ce rêve de révolte que beaucoup rêverait praté et à l'avenir des drapeaux noirs à brandir le pack pour les enfants la terrasse tu veux pas grandir ouais. Ouais. y a piquef en fond sonore des pommes des troupes à tours des drapeurs un tapon noir y a la bac qui ne fait que pas des gros à capter à faire clair des chants à l'avenir pierre catnafi qui cherche la clé des chants en chantant à minuit be afi Désolé Marc, fais pas ta victime mettez pas chez toi, donc y'a des pavés pour ta vitrine Ici, Ici, personne brasse le million Gaëtan taxe une clope, Rodolphe chante Céline Dion Y'a yeah. des gens qui traversent en coup de vent T'autres qui pensaient que pas des maisons là depuis un bout de temps Des jeunes qui dérivent grave, ouais. quelques étudiants studieux Kieringrad, c'est le soleil sous un temps pluvieux Kieringrad, mon quartier C'est environ. J'y bon vivre sur ces places où toute la néon tise. les gens font pas semblant. Ils vont pas semblant de pas être sympa quand ils sont pas sympas, mais ils font pas pas semblant d'être d'être gentil aussi quoi. C'est sincère. Ouais. Y'a de la hoi à la plage Juste oh, yeah. là mon miton A tas qu'on l'arrache à force de se bouffer le coudron Des casquettes, des grètes, la sté rouge sur les jours <t 'en> Sur le banc, ça raper gros sur des banjos Y'a des brûlots sur les poukini il ouais. y a des purs gros qui dégagent un goût chimique Y'a les tasses, les et les vinyles en bac chez Batis Chaque nouvelle en feu d'artifice, on prend notre pastille <t 'en> les femmes viennent pas nuire sa panne rocha près d'un fana fan pan mi il a du temps dans nos corpsries la richesse dans notre myère des palais en auto dire car les poteaux la' trestir les deux chauds pour crasser é choper un tas les là, des buts, de ST Les toaux la CNT les plus retoures manifs les plagues pré Les les tapu entrembrouilles calife! Ah la pétancle, le molky, les jeux à cra du royal qui sont jamais amorti les rescapés de la noyade et ceux qui sont partis, sont partis. Ceux qui sont sevrés et qu'on peut pri il oui. y a le parvis de l'église ou les halles quand ils flottent parfois y a là tes en prime quand le vent il flotte oui. bah ouais. ah ouais y a tu'entends nos pleurs à jamais, il y a Clément dans nos coeurs! Oui. Y'a du franc parler, des questions d'honneur Des réus publics où les élus sont prêts à chialer ah, ah, ah, Des vieux anards, des jeunes seigneurs Ça veut gentrifier, mais vos proches ne cessent de gagner a toujours pas la crèche, y a toujours pas la mode C'est toujours la tèche et on en met à toujours la hôte Et, et puis quoi ah, Vas-y, fais péter le son Keringrad, vide un bouchon, prends mon diexon Keringrad, mon cœur Ces environs Keringrad Là qui fait bon vivre C'est ça que la mère il voudrait amener entière Keringrad Ces environs Keringrad Yo yo yo la jeunesse en mer de fond national comme dirait Radio Gemoso. On vient de s'écouter Sticky Snake euh, enfin voilà AMC euh, de Brest qui envoie la, la purée carrément classe. il ouais, ouais, y a vraiment plein de plein de titres sur façon enfin, internet en tout cas plein de plein de clips de live de trucs euh, à amatés. C'est très très bien. Avec ouais, le titre bonne... Keringrad si vous l'avez pas compris. Bonne petite découverte euh, on repasse du côté obscur du métal avec un petit split entre deux groupes qui s'appelle Doom is Dead. Euh, donc, un euh, split entre Black Tomb et Crud e euh, de euh, crud c'est des ils viennent de Floride et Black Tomb j'ai un, un, un doute je sais plus s'ils sont anglais ou américains enfin bon voilà et les deux jouent du sludge euh, doom death euh, ultra lourd ultra lent euh, bien dégueulasse donc euh, on commence avec Black Tomb et le morceau euh, Whips of Iron et on enchaînera bah, avec l'autre partie du split Crud et le morceau Catacombs Gars, on va aller très très bas à 150 mètres sous terre. sur même Tomori et on oui. vient d'écouter Crud et le split avec Black Tomb deux groupes euh, Doom Death américains. Ouais, très solide. Alors, je suis pas sûr que dans la playlist de de Game Ozoi est genre d'émission, de genre de de, de de morceaux comme ça. Je pense pas non plus, hein ouais. mais ouais. c'est pour ça qu'on est là. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est un peu tu vois. Mm -hmm. <rire> pas encore ah, Bah ouais, mais il y a un petit peu de métal quand même T as T as de temps en temps, temps, temps il ouais. y a du métal, il y avait Slayer l'autre fois, je me suis fait une petite euh, je crois il y avait trois quatre trucs il y avait du Slipknot, du Slayer, il y avait deux trois trucs enchaînés comme ça euh, que c'était plutôt sympa. Je suis pas sûr. Oui, enfin. on t'entend mais il y a oui, la vitre. Oui, euh... si... ouais. euh, on t'entend pas, on t'entend pas. Si tu souhaites parler Lia, <rire> fais-nous un signe dans ton vocal. <rire> Ok, ça irait mieux comme ah. ça euh, je, je pioche sur vous les gars Je, je dois l'avouer ah. Quand il y a une petite pépite qui sort quelque mais... part euh, Ah, des... c'est pour ça qu'il y avait Slipknot euh, Non, <rire> non, non, non c'est pas pour ça Mais il y a d'autres personnes qui interviennent Et ah oui. euh, ah, je, je télécharge des playlists plus généralistes Il oui. n'y <rire> ah, a pas de souci Je t'ai content d'écouter euh, ça Donc si tu veux t'inspirer des morceaux à venir N'hésite euh, pas C'est très solide. <rire> euh, on va se mettre euh, deux groupes euh, qui viennent de sortir sur Symphony of Destruction euh, très bon label de Brest hein, c'est 100% Brest euh, tonight. Oh. Donc euh, Symphony of Destruction, j'en passe euh, je pense à chaque sortie euh, de ces disques, je dois passer un morceau. Alors, on va commencer par euh, Destripados, un groupe euh, de Portland donc forcément c'est du gros crust euh, qui tâche ouais. avec le titre euh, Warm Mind l'album euh, Langas Gas veno sasse c'est sûrement un groupe hispanophone et juste après on va se mettre oh, avec un point d'interrogation parce que l'espoir euh, ouais. on n'est pas, pas sûr on n'est pas on n'est pas sûr avec le titre lich euh, c'est une, une cassette qui s'appelle dead and gone pareil portland aussi ah, ouais. bon c'est peut-être pour ça que j'ai mis les dans <rire> c'est le principe de réviser normalement ouais. ce qu'on passe mais donc deux groupes de portland euh, qui sont extrêmement solides donc pareil gros de bitcrust euh, ça rase quoi That was a <self>. toujours sur même Tomori Radio Gameso 107 FM à ah, Saint-Étienne les Remiremont en direct ça fait beaucoup d'infos d'un coup ouais, <rire> ah, c'est totalement digeste <rire> pardon Alors, on vient de s'écouter à l'instant Hope et juste avant uh, Destripodos donc uh, deux groupes de, de, de 10 bits de Portland uh, plutôt jeunes en termes de uh, en de sortie de... musicale <rire> Je suis pas sûr que les personnes le soient mais en tout cas oui, oui, euh, <rire> les sorties sont sont récentes et, et voilà c'est pas des groupes qui qu'ont 50000 disques. Enfin moi en tout cas que j'ai écouté ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Très bien enfin, très moi, bien. Ça, ça me parle. On va se faire un petit instant Mitch parce que il est pas parmi nous mmh. mais on a accès à ses morceaux. Ouais. Donc Bisous, on, peut, euh, on peut lui passer, on peut passer des trucs et, euh, et lui dédicacer. Alors euh, je connais pas grand chose dans sa, sa playlist mmh. comme comme d'habitude. Ah, oui. <rire> Donc on va passer un truc au pif, ça s'appelle Pass of Might. Alors il a marqué sur internet Sludge Stoner Post Metal Ça devrait le faire voilà Le morceau c'est Bore Cult Blues Et juste après pour se réveiller un petit peu Après un, un truc qu'on devine plutôt lent On va mettre euh, Against Me Avec le morceau I was a teenage anarchist Et je sais pas du tout si ça vient d'une nouvelle sortie De Against Me ou pas Je, je sais suis pas, suis pas du pas tout mais euh... visiblement euh, on a non. des infos ah, qui voilà. nous disent que non c'est des vieux vieux titres c'est un vieux titre ouais. euh, voilà mais bon against me ça passe toujours très bien donc ouais, ouais. Euh, voilà, on va écouter ça salut mich a yeah. à l'instant sur Memento mori c'était against me I was a teenager anarchist et juste avant c'était Pas of My tu kétait très bien ça. Bon, ouais, Merci Michel, c'est bon choix ouais. ça. Ouais, ouais, je trouve pas ouais. très très ressemblant du Kylesa euh, vieille ouais, époque. Ça, oui, oui Donc, un peu euh, spécifique, c'est comme ouais, ça, ouais, ouais, très, ouais. très très cool. Les belle voix aussi. Voilà. Donc c'était très bien. Mm -hmm. il ouais, fallait que je retienne le nom pour écouter. Ouais, j'ai Je vous noté. Ah, ouais. Tu réécouteras l'émission. Bah ouais, pour se réécouter. Très important. Alors là, ça va être un petit moment un petit peu plus post-punk. On va commencer Par le groupe Utopie qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Seconde Figure. C'est un groupe de, de Lille avec le titre Incendiaire. C'est sorti notamment chez le copain Dans le Vie de Rigorde à Microlabel Toulousain. Et juste après On va se mettre Aval euh, Les copines de Metz euh, Qui viennent de sortir euh, Une cassette Démo Qui s'appelle Ne Non Qui s'appelle Je sais pas comment Elle a peut-être pas de nom Je vais pas noter en tout cas <rire> non, En fait c'est le nom du label Donc ça, je vais pas le dire Avec le titre euh, La Porte du Diable euh, Voilà Aval euh, C'est vraiment bien quoi Comme de l'angle, nos cœurs que tu connais Sont remplis de rayons Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte Nous voulons tant ce feu nous brûle le cerveau Plonger au fond du gouffre en fer ou ciel qu’apporte au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau on peut pluser. Ouais. On est d'accord. Euh, donc à l'instant, vient de s'écouter Aval avec le côté très hypnotique de leur euh, je sais pas leur rock euh, new wave euh, très froid euh. enfin voilà, ils ont toujours fait ça en fait depuis leur première démo musicalement ça ne change pas et c'est toujours aussi bien. Donc avec le titre La part du diable et juste avant Utopie qui vient de sortir un nouvel album qui est vraiment très cool aussi. Cool cool. Ouais. Euh, petit tour en Pologne avec deux groupes gens va écouter euh, réinfection euh, des vétérans du gore des euh, euh, polonais euh, qui continue de sortir des disques euh, j' j'ai découvert et on va on va écouter le morceau To see world collapse De réinfection, voilà Et après on va écouter euh, Clairvoyance euh, Ou Clairvoyance, je sais pas trop Enfin c'est des anglais quoi euh, <rire> Je vais pas faire l'accent euh, Des anglais qui jouent euh, du gros death euh, Bien bien lourd comme on aime Et euh, donc le morceau C'est The Curse Donc voilà, Rain et Clairvoyance La musique que tu préfères La musique contemporaine Non, ça doit être le métal scène qui aurait mis n'importe qui dans un état de terreur et de panique totale. Mais pour un professionnel côtoyant la mort au quotidien, ce genre d'événement doit se gérer dans le calme. non plus. Alors, c'est à euh, l'instant ouais, euh, extrêmement solide, Arnaud oh C'était Clairvoyance. Alors, j'ai peut-être dit une connerie, c'est des, des Polonais et pas des Anglais. je suis peut-être mélangé. Ouais, t'as dit les deux, donc, en fait, euh, fait, à chaque fois. Ouais, point. ouais, okay. c'est ça. donc euh, Mais ils viennent de Varsovie, Polonais. Donc, album Three Sold of Nothingness qui sorti cette année. morceaux de Curse avec Clairvoyance. C'était très bien. Ah ouais, ouais carrément. Voilà. Et je peut-être un petit peu fort en euh... façade. C'est peut-être peut bien pour... Ouais. Euh... Ouais, mieux, bah Il est 21h Donc à votre avis C'est c'est l'heure de, de agenda quoi conseil, Agenda concert ah, Il est là Il est là C'est pas mal Bravo, bravo c'était fait quand même euh, ouais. en direct De façon euh, très professionnelle C'est pas mal hein. Merci. Ouais. Alors Mitch, est-ce que tu as un concert à nous annoncer euh, Par exemple Ah, tu voudrais dire un concert qui se passerait samedi où je cherche exemple, un covoiturage du coup s'il vous plaît, au départ des finales <rire> et au retour des finales aussi Alors euh, tu annonces euh, Ben oui, avec plaisir, il euh, y a des excellents je sais pas si vous connaissez, Jack and the Bearded Fisherman Non, incroyable ah, Un groupe de Besançon vachement bien, que aussi au stoner, noise <rire> gros troc et tout ce genre de choses c'est excellent Euh, qui passe euh, donc, ce samedi le 30 avril à la MCL de Gérard Mer Gérard May, selon les, les oh non, les non, non, non, non non pas de ça chez nous euh, <rire> et euh, avec Youfraud euh, Meet Jane en première partie voilà Et... et bon on y va à ce concert hein. voilà ouais, à la MCL là, merci Philippe Manœuvre pour cette intervention <rire> ça fait bien. extrêmement ah, puis, plaisir euh... de vous avoir en direct tellement euh, professionnel je vais l'embaucher quoi <rire> ah cool qu'est-ce je vais faire de tout ce bon argent ah bah, écoute pas <rire> <rire> messire Euh, euh, sinon tu se... continues Ou on continue non, de notre vas côté Vas-y euh, Bah si tu veux Moi je peux agoncer Mes souliers sont rouges À la souris verte Ça va être un peu cher Ouais ça va non, être chiant mais Non mais non je, je crois que le lendemain À Jérémie euh, Il y a Ouais Le 1er mai Il y a la fête de la solidarité euh, Le dimanche 1er mai De midi à 18h Enfin je, je sais pas L'heure de fin euh, Avec un repas euh, Libanais euh, Végétarien le dimanche midi, euh, des stands euh, des stands militants, un quoi un, une conférence sur euh, la violence de l'extrême droite, euh, des spectacles pour, euh, pour les enfants euh, et plein de stands militants enfin altermondialistes, antifascistes compagnie quoi. Voilà, c'est gratuit, euh, la bière est bonne, les gens sont relativement cool. <rire> Ça prend pas de mal euh, de voir un peu des gens peut-être de notre côté comparer au tas de cons qui votent tous euh, pour le RN alors ouais. euh... je suis dans le jugement pardon <rire> J'ai oui, le droit J'ai peut-être le droit De dire, dire quoi Voilà donc ça c'est Donc c'est bien Un petit week-end euh, sympa quand même Parce que deux trucs à gérer armés Deux trucs à gérer armés Voilà donc en gros C'est The Place to Be Prenez votre place de camping Ou Grand Hôtel Si vous avez les moyens Voilà voilà À un Grand Hôtel Le service de massage Est super bien en plus mais ah, C'est bien d'avoir des avis Avisés <rire> <rire> euh, Ça nous amène ensuite Au samedi 7 mai À Laval-sur-le-Bologne Avec Trash The Guinguette Volume 2 Voilà Avec un petit groupe De crust grind euh, Du Tio Qui s'appelle Doom Sisters Je crois Hum mm qui va jouer l'un de ses derniers concerts. Voilà, ils seront en compagnie... Je accompagnés... un covoiturage pour ce concert aussi, s'il vous plaît. <rire> on n'a pas d'horreur d'arrivée encore, t'inquiète pas. Tu peux commencer le bonheur. Ils seront accompagnés de Kravboca et Comptoir chaos Voilà, Kravboca, dont on a passé un morceau la semaine dernière. Euh, ensuite, ensuite, qu'avons-nous Ensuite, euh, c'est le 19... Euh, où suis-je 19 Alors, mai. qu'on sait moi qui le faire. Oui, mais oui, mais tu vois, c'est je manque d'expérience. Tu es professionnel toi. <rire> 19 mai, on est du côté de Nancy et on pourra voir Carmen Colère qui joue du anarcho punk avec un, une première partie. Ouais. plus C'est pas le truc à la MJC ça. C'est euh, c'est gratuit et c'est pas écrit au bar le Royal là. Ah, c'est au Royal. Voilà. une petite prog au Royal Royal, euh, voilà. plutôt sympa. Voilà. Donc euh, voilà, ensuite euh, Citons cette date quand même Même si ça se passe à Strasbourg Parce que c'est assez incontournable Il y aura Blockheads au festival Elsass-Schulso-Massacre euh, C'est <rire> l'anniversaire de Schul je crois oui, oui, oui c'est euh, les 10 ans Si je dis pas de conneries voilà. euh, de l'association Schul euh, Qui fait des trucs euh, plutôt Intéressants euh, musicalement euh, euh, sur Strasbourg Donc voilà, donc euh, Molodoy Blockheads accompagné de LMDA Massif Charge Et Illegal corps. Hein. Euh, voilà A dit Guillaume Oui c'est la date qu'on fait pas <rire> <Oui. rire> Exactement On n'a pas le droit pendant la journée <rire> Voilà et on arrive tout doucement Fin mai le vendredi 27 mai Au bar Le Rupstick A euh, Rue-sur-Moselle On va pouvoir écouter euh, Déconstruct Du, du alors, euh, Black oh, Red Crest euh, Allemand <rire> Avgrundschuldrund Grindcore Crust Punk issu de Norvège Sabot Noir allemand et enfin Crispation Grind Crust Hardcore Nancyin voilà petite date bien sympathique à Richemoselle voilà et bon les prochaines dates je pense que D'ici là, ce sera le... Non, c'est peut-être pas tout de suite après. Forcément, c'est pas tout de suite, c'est fermé. Il y en a une petite dernière quand même. Je rajoute un truc aussi. À la Souris Verse, le 28 mai, il y a patron, une patronne, qui groupe fait une soirée rock stoner. C'est pas un stoner très lourd non plus, mais voilà avec l'Ottawa, l'Ottawa et l'Ottawa et l'Ottawa. Ah, ouais. euh, écoute, ça n'a pas l'air travail mal il y a quand même euh, dans Patron là, il y a Nicole Ivery de Cahiers donc, euh, qui est bon, bah, pourquoi pas c'est super c'est intéressant ouais, puis si vous êtes gothique le même soir vous pouvez aller euh, à Nancy donc, ah, oui. samedi 28 mai il y a Electric Press Kit qui joue du post-punk euh, <rire> ce sera suivi par des DJ sets et surtout il y aura une expo de notre ami Coldmind Voilà Qui, ouais. euh, qui exposera J'imagine Ses toiles Et ses dessins Bah ouais ouais Donc voilà. à, cette association là euh, À Nancy euh, Antemortem euh, Organise pas mal De concerts euh, Depuis Depuis un an Ou deux et, Enfin le il y avait Déjà Il y a un mois Donc elles reprennent, elles reprennent bien le flambeau En tout cas de la scène gothique post-punk sur Nancy En faisant cool. plein de choses super intéressantes en, en, en alliant en plus les concerts, les DJ Les, ouais, euh, les, les expos, expos Il y a pas bien. mal de pas mal de côtés Super intéressants dans leur démarche ouais. Voilà ça se passe au Clou et le Bec 30 places des Vosges à Nancy Voilà. Donc après il y sûrement plein de trucs à gauche à droite F.O. check oui, aussi Au PDZ, sera... euh, PDZ Besançon euh, Toujours une grosse prog ouais, euh, En alternatif à Dijon euh, Les tanneries euh, Pareil Il y a ce qu'il faut aussi en euh, punk rock ouais, C'est bien les là. concerts qu'on prenne euh, sérieusement ouais, ouais. Là, bah, ouais, Après cool, je ne sais là. pas s'il y a d'autres trucs intéressants enfin Qui pourraient intéresser en tout cas les personnes qui écoutent même Tomori Non je ne bon vois pas Non dans le secteur Non non à part la souris verte dont, ouais. dont il a appareil bah, ouais, Dans le secteur hormis les grosses salles un peu Voilà forcément donc on va s'écouter deux petits titres donc qui passent le 27 27 mai euh, au rip au disrupt euh, <rire> on va commencer donc par desntruc euh, avec le titre mentally euh, C'est un nouvel album mais je sais pas comment il s'appelle du coup c'est celle là des solars on en facile non non une... mais je crois que l'album s'appelle mentally trap aussi Ah bah peut-être. Là, je l'ai pas noté en fait. J'avais sûrement noté ailleurs mais pas là. Mais euh, non non, mais c'est moi je passerai une autre euh, tout okay. à l'heure peut-être si, si temps, on a le temps, Et juste après, on va se mettre havground euh, lunge. C'est exactement ça, havground lunge. Je sais pas c'est norvégien. C'est c'est copigé voilà, donc c'est un groupe de slo en Norvège. Donc c'est forcément un terme norvégien, enfin du moins on maîtrise pas ce genre de ce genre de suivi de lettres en tout cas. <rire> Avec le titre euh, Sleck Slukette. Hey! <laughs> t'es beau ouais. mmh, un beau Larsen comme on ouais. l'aime c'est très très bien. très bien avec la tombée de la nuit comme ça là <rire> le, le grindcore c'est juste ouais. magnifique c'est bon voilà moi. donc euh, ce petit concert là euh, vu qu'on est un petit peu dans le marketing on pourrait dire que c'est une date unique dans l'Est <rire> voire dans le Grand Est et même en France tu vois oh, c'est incroyable tu où tu crains voilà grave grave grave donc voilà es, tu tu les retrouveras nulle part ailleurs quoi donc euh, faut venir quoi ça va grave clasher quoi Voilà. Et bah ouais on va rester dans le grain corps avec des rescapés de ma playlist du mois précédent donc euh, où j'avais fait une spéciale ukraine donc euh, donc deux groupes ukrainiens Dan Stark et foible instinct Qui ont sorti un split euh, ensemble alors euh, Dan Stark euh, alors le titre est en ukrainien allez prends des risques allez is gra gra Ah, voilà. C'est pas, pas mal, on peut bah, pas vérifier de toute façon ouais, voilà. <rire> <ça fait>. okay. <rire> J'espère que personne ne parle ukrainien Et que je n'ai pas insulté La grand-mère de quelqu'un par erreur Et <rire> Foible Instinct On va écouter deux petits morceaux pour 1 minute 26 seulement euh, Change Yourself Et Pain and Gain voilà Hardcore, grindcore, ça va jouer très vite c'est ukrainien cool On écoute Musique très très vite c'était foible instinct grindcore de d'ukraine et dan stark pareil grind hardcore de d'ukraine donc voilà donc ça joue très vite et très bien on aime beaucoup et on espère surtout que ben, les musiciens vont bien en ce moment avec, ben, avec toute cette guerre qui se passe en ukraine voilà Mounet, je te laisse la parole. Ouais, T'es pas bavard Arnaud. Non, je suis pas bavard. Profitez de cet instant de liberté pour discuter. J'ai pas, pas prévu de... Des, discute, reliquas, avec, discute avec toi-même. C'était les reliquats de Ouais, la, mais les, les morceaux étaient cools. Ils étaient très cool C'est vrai. C'est à relever. Euh, on va s'écouter ah. maintenant un petit groupe euh, de hardcore japonais qui s'appelle Nemesis avec le titre Zezonza. Ah, on dédicace ça à Mitch il me semble. Ouais, je ouais, pense. Ouais, je pense qu'il va largement kiffer. Je voulais en mettre un autre qui était encore plus rude dans la distorde mais j'ai pas réussi à le télécharger correctement du coup c'est pas passé ouais, euh... le son était un peu dégueulasse quand tu le fais. bah ouais mais tu sais il y a des groupes en fait ils ont pas forcément euh, s'ils n'ont pas de band camp ou euh, du Youtube pour télécharger t'es vite emmerdant en fait pour oui, la radio vrai, pas, vrai, si t'as pas le, le, le format physique et tant que la platine de GameZone ne fonctionne pas euh, on peut pas non plus passer les 45 tours donc <rire> j'ai pas réussi à trouver ce groupe Mais c'est pas grave Bandit, Bandit C'est très bien ouais. Ouais. Euh, Donc Nemesis Sorti à l'époque Sur Radbon euh, Label de Bordeaux euh, BDX euh, Représente Et juste après On se met euh, Zvavel Dioxide un groupe suédois euh, euh qui est sorti un petit peu il y a quelques années euh, qui s'appelle enfin euh, le EP, on s'en fout c'est trop compliqué essentiel de ça voilà avec le titre euh, oh j'ai l'impression que es je nage complet <rire> je suis là je lui mes trucs et je sais pas où aller tu il y trop d'informations en fait <rire> et est-ce qu'il jouerait du pas du crach ouais, c'est du crach suédois voilà, <rire> en fait, tout ça pour ça quoi, voilà donc Nemesis et euh, Zabel dioxide allez c'est parti <rire> de retour sur le 100.7 FM sur l'émission de Rock Memento Mori si vous en aviez un doute, en tout cas si vous ne connaissiez pas bienvenue à vous on vient de s'écouter zavel Dioxide un groupe de crust qui vient de Suède et juste avant Nemesis qui eux sont du Japon et c'était très très ouais, bien clairement voilà bon bien distordu euh, ouais, ouais, voilà. bien, euh, ouais, ouais, bien ouais. comme ils savent comme c'est les seuls qui font ça aussi bien <rire> passons maintenant au groupe qu'on a le plus écouté dans cette émission hein, depuis le début nos amis de Horse nation euh, voilà devenu de Besançon et qui sortent un nouvel album très attendu début euh, mai de cette année album qui s'appellera Dars qu'à la classe comme nom tu mmh, mmh. franchement bien joué les gars et ils ont euh, ils euh, pré-publié deux petits morceaux très cool on va écouter Self Containment et euh, comme ils sont en tournée aux états unis euh, très bientôt euh, avec le groupe Grishka notamment avec Warfak au passage. Voilà, le do d'un groupe de copains de Lyon. Voilà, mais Warfak on connaît très bien, Griska, moi je connaissais pas. Donc c'est l'occasion de découvrir. Donc on va écouter Griska, Morceau, Changeling juste après Wars Nation. Le bruit pour résumer tout simplement, c'est une sensation perçue par l'oreille qui se définit par sa puissance. l'instant c'était Grishka groupe de Washington DC qui sera donc en tournée aux États-Unis avec nos amis de Horse Nation et de Warfuck donc voilà donc euh, bon petit des un peu euh, un peu hardcore ouais, comme disait euh, euh, Monet euh, et avant le nouveau titre de Horse Nation que j'ai découvert en même temps que vous chers auditeurs et euh, quand même c'était putain de solide quoi enfin cette batterie c'est vraiment vraiment vraiment très bien et ce son Enfin, voilà merci hor nation et on a vraiment hâte d'écouter votre album ouais carrément. Euh, bon du coup j'ai pas j'ai pas su ce que tu as dit non hein. je dis je euh, carrément euh, c'était des connards euh... <rire> oui c'est oui, <oui>, oui, oui. <rire> de l'amour <rire> mouche euh, bah du coup moi je vais pas passer de rain corps ah. dommage j'ai plus trop de rain corps ouais, je suis oh, désolé bah, ouais, je m'en vais un petit peu mais <rire> <rire> c'est pas grave alors on va commencer par Sabenoire euh, donc c'est un groupe de Munich donc qui joue euh, à la date unique euh, le 27 en France concert exceptionnel on est dire à pas manquer donc Sabenoire avec le titre disch c'est du bon touch punk comme on aime ou qu'on aime pas, ça vaut de voir. Et juste après, on va se mettre Plon euh, qui est un groupe de Panam de post-punk que j'ai découvert il y a peu. Euh, pur hasard, on m'a dit ouais, il y a un Plon qui joue euh à Saint-Dienne au café associatif machin, faut venir, c'est cool. Donc j'ai écouté Plon en pensant que c'était ce groupe-là, en fait le vrai Plon qui joue à Saint-Dien c'est du grunge. Donc en fait, j'ai découvert un groupe cool. Alors enfin voilà ouais. plus un hasard. Quoi. Donc c'est oui, bien. Donc plomb, ça ressemble à frustration. Si vous aimez frustration. Et vu que j'aime frustration, j'aime plomb. Ouais. <rire> on se met ça. ça la bien logique, bien. Euh, voilà. <rires> Eso es en el lugar, ¿ok? C'est reparti Donc euh, On n'était pas dans du death metal On était dans du dans du post-punk Avec euh, le très bon groupe Plon Le titre Death Row euh, L'album s'appelle At Ease Et juste avant, si je dis pas de conneries, c'était Sabo Noir qu'on a entendu, je sais pas si je peux le dire, euh, Deux de façon 2, euh, vu que Lya des fois elle fait des petits euh, cup and... Euh, <rire> des petites transitions Des petites transitions pour les podcasts, on sait pas si on l'entendra vraiment, donc on va peut-être rien dire C'est trop de... <rire> J'ai rien dit <rire> Donc et ça c'était Sabo Noir, euh, Punk Allemand Ouais Et eh ben on retourne dans le Death Metal Ah bien eh sûr voilà, tu vois Émissions de Metal ce soir sur Memento Mori Avec euh, Burial Roth euh, Du Death Metal qui nous vient de Nottingham euh, En Angleterre Death Metal teinté de hardcore Qu'on va le découvrir avec le morceau Sins of a Generation Issu de leur dernier album Et on enchaînera avec euh, un truc un peu plus old school Avec le groupe Vacarm Groupe euh, de Death Metal français Euh, fondé dans les années 90 puis ils ont splitté et ils se sont reformés début 2000 pour sortir euh, une démo Avant de nouveau disparaître Formidable, gros ouais, passage C'est ça, mais c'est un des un des Premiers groupes de métal que j'ai vu en live Et ça m'avait bien marqué Et, et pendant longtemps, j'ai recherché à mettre la main Sur cette démo, et grâce à la magie de l'internet J'ai pu la retrouver Donc on va s'écouter Dead Bastard Issue de la démo de vacarme Juste après Burial Rock Non mais, alors maintenant, faut mettre vacarme, s'il te plaît, Lia. <rire> Donc on vient d'écouter Furial Road. Là, c'est comme le Larsen, on l'arrête qu'à la fin Voilà donc euh, on vient d'écouter euh, Burial Road Puis Burial Road et Vacarme en même temps Et <rire> ensuite Vacarme tout seul <rire> Et c'était cool <rire> Ouais c'était un passage assez assez rythmé Donc assez voilà donc, euh, le, le, La nouvelle vague du death anglais Suivi par euh, du death ultra old school euh, français s'entendait ouais, si <rire> dans le jeu de batterie <rire> euh, Oui oui oui à fond La façon de jouer et le son euh, <rire> s'écoutait clairement des années ouais, La démo doit dater de 2003, 2002 Un truc comme ça Et, euh, et voilà Oh ouais. ouais, ça sonne quand même school Ouais, ouais, ouais Alors, on va se mettre après euh, un groupe euh, qui vient d'Indonésie qui s'appelle trap ouais. ouais Ça a l'air pas mal du tout. Euh, j'ai découvert ces deux titres euh, comme ça au hasard euh, sur Internet. On m'a envoyé un petit message et puis j'ai écouté, j'ai trouvé ça plutôt bien. Euh, donc, euh, la personne, si elle écoute, en tout cas, euh, gros bisous euh, de Saint-Etienne <rire> si, si tu arrives à traduire ce message. <rire> bon courage Big kiss from the vojee <rire> Grave, grave Avec le titre Dry. Euh, donc, c'est de la power violence... Euh, vraiment vraiment bien foutu et juste après on va se mettre Night Vision qui font plus du hardcore euh, hardcore 80 euh, époque Circle Jerk enfin euh, voilà c'est tu vois c'est assez fun finalement comme hardcore quoi c'est assez léger mais c'est vraiment cool avec le titre Headbanding alors je, je sais plus comment il s'appelle j'ai écouté, écouté l'album parce que je l'ai en physique mais là sur internet je suis un peu perdu je sais pas forcément mettre quelle chanson donc j'ai mis la deux j'espère qu'elle est bien c'est le hasard l'album est bien mais je l'écoute voilà. ouais. ouais. donc on verra on y va Ça allait vite ça Ouais ça allait vite Donc euh, Et... net Vision Vraiment cool Donc ça vient de sortir Groupe de Rouen Ex-Génital Gigular Si je dis pas de conneries Qui était aussi un groupe de hardcore Plutôt bien si euh... Vous pouvez trouver ça Sur Emergence Record Notamment Donc après, le niveau 1 à était sur du Strong Ashton ou du Trashinton d'ici, sur la façon d'exécuter le truc. Bon hardcore frais, mais bien dynamique. C'est bien, ça change. Ça change de tournée, ce métal lourd dingue. On est bien d'accord. Il y a un peu plus de fraîcheur quand même. Oui, mais c'est important la fraîcheur. Et c'est pour ça que... L'équilibre. Nous sommes dans l'équilibre. Nous trouvons notre équilibre. C'est pour ça que pour finir, je voulais remettre un peu de déconstructe dans Donc, euh, groupe euh, qu'on retrouvera euh, en live euh, le 27, sauf que j'ai pas mis les morceaux sur la clé ah oui, voilà. c'est ouais, intéressant ça. Ouais, ça mais comme c'est ma clé USB et eh ben j'ai toute une réserve de morceaux de Death Metal bien dégueulasse, <rire> donc on va écouter Sedimentum avec euh, le premier morceau de leur démo donc c'est du Death Metal qui nous viennent du Canada et on va écouter l'océan encéphalique et ça va être lourd et lent, parfait pour finir <rire> Voilà, cette émission de Mementory s'achève en écoutant Sedimentum, groupe de Death Metal canadien. Il est 22h, c'est l'heure de, de l'agenda concert, concert. Agenda concert oublié. Euh, selon les dernières informations <rire> du, du, du journal, euh, il y aura un concert le 7 mai, le samedi 7 mai, donc il y en a à Laval sur Vologne avec euh, trajet Guinguette mais il y en a si vous voulez pas aller là-haut, il y en a un au Rupstique donc à rue sur Moselle à discrute sur Moselle autant pour moi euh, avec deux groupes euh, qui font quelques dates ensemble pneumatique et compresseur un groupe de Bruxelles qui joue du hardcore un peu noisy, un petit peu enfin c'est un peu chelou mais je pense que ça peut être intéressant comme live et Dirt to Dust qui font du hardcore métal euh, de Nancy euh, groupe qu'on a déjà vu avec Torti euh, Slut euh, Os enfin voilà c'est un peu cette équipe là quoi Donc ça, ça joue le 7 mai au rupstic. séance de rattrapage. Ouais, petite séance de rattrapage, ouais, carrément. Donc, euh, vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, c'était euh, es pour dire au revoir. Quoi. Ouais, ouais. Ouais. La prochaine émission, euh, du coup, on l'a décidé le 26 mai. Oui, le jeudi de l'Ascension. Le jeudi de l'Ascension, ouais, voilà. Ça. Ouais, Donc, voilà. À fait. Merci à vous de nous avoir écouté Passez ouais. une bonne soirée. Carrément, à plus tard. A bientôt. Bisous.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 Ouais, mais Macron, écrit pas, mais il crève un oeil et il te coupe la main hein. Il va assassiner tout ce qui se rapproche de près ou de loin d'un service public Nordal-Lelandais, à côté, c'est Dora l'exploratrice le de' dans le le Pen. Maintenant, ce qui est rebelle, c'est d'adhérer aux jeunes avec Macron, par exemple C'est fugué de chez ses parents, mais pour aller à un meeting de Castaner Ça, c'est punk <rire>